Alors à un moment donné pour gagner pour, gagner, pour gagner, pour vaincre il faut arriver soudé et en collectif et donc c'est le message que j'avais fait passer il y a plusieurs mois déjà à, à l'ensemble de listes dont on, a, dont on a parlé lentement et notre liste également donc si on, veut, on voulait avoir une chance de gagner, il fallait arriver groupé solide, fort, et c'est ce qu'on a fait mais en tout cas l'objectif que nous avions et que j'ai toujours aujourd'hui c'est de rassembler euh, quand on veut arriver donc, à un objectif précis euh, réaliste, il faut qu'on soit rassemblé. et euh, je tends la main à, aux, aux trois, euh, trois battus d'aujourd'hui. Je dis, écoutez, si vous, on veut bosser pour Saint-Palais, venez à bosser avec nous. C'est encore une fois le message que je lance à tout le monde, à tout, mon équipe bien sûr, à tous les autres qui ne sont pas forcément contents aujourd'hui du résultat. Et je dis, écoutez, on est un petit village de 1800 habitants, retournons les manches, on va y arriver, on arrive groupés, ensemble, à, à franchir les obstacles.